Bai, berifera rezti hun inyaki etxaniz ekin niz, ordin, hogei talau tala egin baitu, ordin lehinik egin hun inyaki. Egunan. Bo, hiekin gitzak ordin, haipatzeko uh, uh, egin zital troik, o, lehinik, heldu bada Bon, vous êtes avec ces résultats contents Écoutez, cette, ces résultats euh, entraînent une dynamique qui, qui est positive pour pour nous, pour pour notre candidature, mais aussi pour pour l'ensemble des militants et des sympathisants qui nous ont accompagné sur cette première partie de la circonscription. Euh, on va continuer euh, à œuvrer sur sur le terrain, comme on a fait depuis ces dernières semaines, à convaincre les gens, euh, à convaincre les abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés et, et aller plus loin pour pour qu'on puisse porter ce, ce projet de, de rupture, ce projet de transformation sociale, écologique et démocratique à la victoire pour pour dimanche prochain c'est à la fois un enjeu ici localement où C'est un député de la droite ou du centre qui représente la quatrième depuis euh, maintenant 35 ans. Mais c'est aussi euh, une responsabilité au niveau national. On voit les, les premiers résultats aujourd'hui euh, à 20h au niveau national. Il y a une, une véritable dynamique euh, de cette nouvelle union populaire. et Elle est attendue par les citoyens de gauche et l'écologie. Donc on veut transformer euh, l'essai euh, dimanche prochain parce que c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur. C'est un programme qu'on a construit avec l'ensemble des sensibilités du, du territoire. On, on, on s'est attaché à avoir une nos candidatures qui ressemblait à cette quatrième circonscription basque-bernèse avec Cécile Sanderain à Ispoure et moi ici à Auroran, on a mené bataille à travers de, de la Reims jusqu'à Bancat, on était on était présent du, du matin au soir et on veut on veut continuer ça pendant une semaine de plus pour que pour que dimanche on puisse à la fois avoir une représentativité efficace de notre circonscription et avoir cette possibilité d'apporter ce, ce projet qu'on a construit avec tous les tous les acteurs du, du territoire. Bien, avant de me rapprocher d'eux pour le second tour, je vais surtout les, les appeler par esprit républicain, pour à la fois les visités pour cette belle campagne qu'ils ont, qu ont tous menée. On a été amené pendant ces quatre dernières semaines à se voir quasiment tous les jours donc c'est des gens que, que je respecte énormément donc c'est avant tout les, les appeler pour, pour les féliciter de, de, de leur campagne et de leurs résultats aussi je pense que voilà, les, les, les deux suivants les, enfin, les, les, les trois suivants font, font un score honorable donc c'est à la fois voilà, discuter de, de nous de, de la semaine prochaine mais aussi de l'avenir parce que je pense que pour le territoire on a besoin de toutes les forces possibles pour, pour dimanche et pour l'avenir pour, pour construire un vrai projet de territoire Eta ibazzen behitzen jistu kihebena eskonskriptionen hundan. Azt ki eskuin bozkatzen zelan ula interpretatzen bigaren izazatialdi hundan. Voilà, que ça euh, cette que, cette conception ça vote plutôt à droite notre deuxième comment vous voulez interpréter. Et eh ben que c'est il y a vraiment cette dynamique là dont, dont je parlais au début qui qui, qui nous donne de l'espoir et la possibilité de l'emporter de l'emporter euh, dimanche c'est voilà c'est quelque chose qui, qui peut être radical pour notre circonscription euh, mais qui, qui va lui apporter beaucoup de bonnes choses et nous on, on y croit ce soir on était de nombreux ici euh, au local à Laurent Cécile était de, du côté dispo avec de nombreux militants aussi a, voilà cette euh, elle elle a été taillée par Charles Pasqua euh, pour euh, pour la droite mais aujourd'hui on arrive à un tournant euh, un tournant de l'histoire au niveau national et je pense à un tournant de l'histoire au niveau au niveau local Innecha. Oui.